Seul c'est difficile Et là ça fait des années Et de juger c'est facile Surtout quand on n'y a pas goûté Le plus dur, bah c'était la première fois Puis le plus dur, c'est de savoir Quand sera la dernière fois hmm. C'est vrai je suis pas contre Un peu de tendresse de temps en temps Et puis cette fois-ci Bah je pourrais le faire en insultant Oui tout est négociable Dans la vie moyenne en paiement En plus je suis sûrement son meilleur client Merde Laisset don ma maman, je sais C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite C'est un héros Et ce sera toujours fièrement j'en parlerai Que j'en parlerai Je suis un fils de pute, comme ils disent Après tout ce qu'elle a fait pour eux Pardonne leurs bêtises Ô chère mère, ils te déshumanisent C'est plus facile, les mêmes te courtisent Et tout le monde ferme les yeux C'est tout le monde me déteste Alors que c'est moi qui les nourris Leur vie serait bien plus modeste Sans moi elle serait pourrie Le lit et la sécurité ont un prix madame Ben oui dans la vie tout se paye On te l'avait donc jamais appris hmm. On m'accuse de faire de la traite d'être humain Mais 50, 40, 30 ou 20% c'est déjà bien Faudrait pas qu'elles se prennent un peu trop pour des mannequins Mesdames, où devrais-je dire putain Mais euh... C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite, c'est un héros. Est-ce que ça sera toujours bien moi J'en parlerai. Que j'en parlerai. Je suis un fils de pute comme ils disent après tout ce qu'elle a fait pour eux. Pardonne leur bêtise. Oh chère mère, ô oh, déshumanise. C'est plus facile de même te courir et tout monde de faire plaisir. ton boulot, mais faut bien que je fasse le mien, non Entre le tien et le mien, la différence c'est que moi je paye des impôts, allez circuler madame, reprends tes papiers Est ce qui te reste de dignité, beau oh, femme, trouve-toi un vrai métier, mais oh, mais oh laissez donc ma maman, oui je sais, oui, je c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite, c'est un héros, c'est Ce sera toujours fièrement que j'en parlerai Que j'en parlerai Je suis un fils de pute, comme il dit Après tout ce qu'elle a fait pour eux Pardonne leur bêtise Oh chère mère, il te déshumanise C'est plus facile, les mains te condisent Et tout le monde ferme les yeux